Au d'avril Au bord de la Tamise Et de cœurs qui s'allument Soudain au coin du jour Partir le soir ensemble Pour découvrir Venise Et retrouver Paris En découvrant l'amour Dîner sans se presser, Le cœur au fond des yeux Et marcher sous la pluie Sachant pas qu'il pleut Revoir un film d'amour Qui nous ressemble un peu Et se serrer la main Quand ils se disent adieu Voilà les mots, les gestes Qui font ennuyer nos, nos jours Les souvenirs qui restent Des choses de l'amour Le café du matin Posé au coin du lit Et qu'il faut réchauffer Parce qu'il s'est refroidi Le train où tu t'en vas Pour la première fois Le quai où tu reviens Et je ne vois que toi Te rendre un peu jaloux Et rire de tes colères Qui me rassure surtout Quand il fait froid l'hiver Laat la porte soudain voor se défaire de nous. Ze kiezen pour een rij, ze retrouven voor trouw. Voilà les mots, les gestes qui font en nos, nos jours, les souvenirs qui restent des choses de l'amour. Een rendez de la tamise Et de cœur se retrouve Dans la nuit qui frissonne Refaire l'amour ensemble qui passe avec la certitude que quoi que le temps fasse avec ses habitudes l'enfant qui te ressemble et qu'on aura demain pourra nous continuer jusqu'au dernier matin Voilà les mots, les gestes qui font ennuie nos, nos jours, les souvenirs qui restent Good all.